Chérie, en dancons que tu m'amuses, en faisant ce pas tu ressemblant, un petit éléphant. Ce n'est pas méchant, j'ai mon excuse, mais ta démarche est vraiment celle d'un tout petit, type, type, type Et non mais perdons à tous les âges Quand il ne sait pas triste comme ça Mon éléphant Et même s'il prétend être à la page sitôt qu'il danse Il a l'air d'un petit tout petit petit Ce n'est pas pourtant bien difficile Tiens, regarde-moi et remis toi Mon petit éléphant Suis bien mes mouvements et sois docile Laisse-toi conduire comme les Le tout petit, tout petit, petit, petit, petit L'éléphant parfois s'adrompe, mais toi tu seras toujours à moi. Mon petit éléphant, mon grand en sans à tout rompre. Je suis sans défense auprès de toi, mon petit petit petit petit, petit, petit éléphant. Mon petit éléphant que j'aime tant, mon petit petit petit petit éléphant.